Ouais, ça c'est sûr je m'attendais à une partie très dure et dès le début euh, je me suis senti bien j'ai fait euh, quelques premiers points euh, en serrant le jeu quelques buts aussi on prend de l'avance au score et on joue plus relâché et... Jean il était, il était un peu énervé après et... Et après ça a défilé parmi et... je suis content je sais pas parce que au sa la dernière fois que j'ai vu jouer il était indépendant encore je sais pas comment il joue et tu même dit je l'ai vu euh, à la ressort la semaine dernière en demi c'est un mec puissant euh, qui peut faire mal donc euh, je sais pas franchement euh, je vais essayer d'aller voir demain Si je peux, allez me faire une idée pour dimanche prochain.